Avoir un cancer, quel qu'il soit, c'est bien trop souvent se poser tout un tas de questions auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Moi aussi, je suis passé par là. Comment vais-je faire Qu'est-ce qui m'attend Quand tout cela sera fini Pour qui Pourquoi Magali Rochereau, animatrice radio et survivante d'un cancer du sein, explore ses interrogations dans son podcast À Coup s de Pourquoi. Elle donne la parole à ceux qui, comme elle, ont traversé la maladie. Et tente de se reconstruire. Parce que l'après-cancer, c'est encore une autre histoire à écrire. Si, comme moi, vous vous êtes posé toutes ces questions ou cherchez i encore les réponses, vous pourriez bien les trouver dans À Coup s de Pourquoi à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou.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 Nous sommes avec Antoine, un jeune papa de 37 ans et qui vient tout juste de reprendre le travail après q u ans t r e a et demi d'arrêt maladie. Alors、euh, bonjour Antoine et merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Émilie, je t'en prie. Tout d'abord,、euh, bravo à toi、euh, pour la reprise、euh, du, du travail. Merci. Et, et j'ai hâte que tu nous racontes、euh, un peu comment ça s'est passé. Oui. Dans le dernier épisode, on parlait avec Charlotte des cancers de la tête et du cou qui ont des répercussions directement sur le social, notre rapport à l'autre. Et en effet, c'est vrai que ces cancers peuvent modifier la voix, mais ils peuvent également avoir des répercussions esthétiques, physiques. Nombreux sont les patients qui doivent faire face à un nouveau reflet dans le miroir suite aux chirurgies mutilantes, avec toutes les répercussions psychiques que ça peut impliquer, comme le regard des autres. Et,、euh, s'accepter de nouveau. Et toi, c'est ce qui t'est arrivé, Antoine.、Oh, c'est ça. En 2019, on t'a diagnostiqué un cancer des sinus.、Oh. Exact. Ça a été un gros bouleversement dans ta vie. D'autant plus que six mois après,、euh, tu avais prévu de te marier. Ouais. Et tu t'es marié d'ailleurs. C'est ça. Et,、euh, et également de fonder une famille. Absolument. Et tu venais même tout juste de quitter ton travail. Ouais, j'ai été inspiré. J'avais posé ma démission dix jours avant d'apprendre que j'avais un cancer.、Ouais. Alors, le chemin aujourd'hui, il est encore long. Tu es dans un parcours de reconstruction de la pyramide nasale.、Euh, un immense merci à toi de te livrer sur ce lourd sujet avec de l a p p a r e n c e physique et du regard des autres. Je t'en prie. C'est important de, de livrer son témoignage, je trouve. Alors, première petite question que j'aimerais te poser. Je sais que les derniers mois n'ont pas forcément été simples avec les dernières opérations. Alors, déjà, comment toi tu vas aujourd'hui? Bah, écoute, ça va, ça va bien, e、euh, n termes d'énergie et tout, je trouve que ça va, malgré, malgré le, le fait d'avoir repris récemment, en fait,、euh, bon voilà, c'est un nouveau rythme à avoir, surtout quand t'as une vie de famille à côté. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, ma reconstruction n'est pas totalement terminée. Le problème, dans ces pathologies, c'est que tu, tu sais jamais quand est-ce que c'est terminé, en fait. Il y a tellement de rebondissements, d'aléas, de choses que tu ne maîtrises pas, que c'est très compliqué de se projeter. Ça, c'est un des grands enseignements que j'en ai tiré aussi, c'est que faut, Autant que faire se peut, éviter de se faire des plans sur la comète. On m'avait appris que j'avais un cancer et je m'étais dit, ok, c'est l'histoire de six mois, un an. Après, je suis de retour. En fait, l'histoire m'a prouvé que、euh, presque cinq ans après,、euh, je suis encore dedans. C'est vrai que toi, Antoine, t as eu un parcours particulièrement complexe. Il faut garder en tête que chaque parcours et chaque histoire est unique. Et les parcours de soins et de reconstruction sont relativement différents d'une personne à l'autre. Et dépendent aussi de plusieurs facteurs comme la nature de la tumeur, son stade, sa localisation. Et aujourd'hui, toi, Antoine, tu vas nous raconter ton histoire avec tes mots et avec ton authenticité qui construisent la personne résiliente que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout a commencé quels étaient les, les premiers symptômes que tu、ouais. avais? Alors, en fait, moi, j'ai toujours eu une narine bouchée. Depuis que je suis tout petit, en fait, je passe mon temps à me moucher. Et,、euh, j'ai toujours eu des rhinos, etc. Et en fait, ça a commencé en 2011 où on s'est aperçu que j'avais une déviation de la cloison nasale et que j'avais un polype. Donc, j'ai été opéré en 2011. On m'a enlevé ce polype. Et puis, il y a eu、euh, une autre、euh, opération en 2018 où il y a eu un, à nouveau un polype, euh, euh, qui m'a été diagnostiqué. Donc, on m'a opéré. Après analyse, on s'est rendu compte que c'était pas un polype, mais qu'il y avait également une tumeur bénigne. Donc,、euh, il était prévu qu'on m'enlève en septembre 2019 cette tumeur bénigne. À partir de avril 2019, je commence à avoir、euh, vraiment des douleurs au nez,、euh, De plus en plus forte, l'aspect sinusite frontal que j'avais très régulièrement, mais qui s'accentuait énormément. Et en fait, ça prenait de telles proportions que, en fait, visuellement, il y avait, un, il y avait une, une différence. J'ai le nez qui a triplé de volume. Donc j'ai été opéré, mais ils n'ont quand même pas vu que j'avais une tumeur. Et bref, j'ai consulté, et en fait, j'ai insisté, insisté, à tel point que je suis quand même allé. De mon propre chef faire une IRM dans un centre、euh, spécialisé.、Ouais. Je me souviens de toute ma vie, donc le, le débrief du radiologue qui me dit、euh, Non, mais écoutez,、euh, non, non, c'est、euh, tout à fait normal. Je e vois pas pourquoi vous êtes venu faire une, une IRM. Et j'ai quand même amené les résultats de l'IRM au rendez-vous de suivi de l'hôpital dans lequel j'ai été suivi,、euh, suite à mon opération pour la tumeur bénigne. Et.、Euh, Au début, le, le chirurgien me dit、euh, non, non, moi, ça, ça a l'air bien et tout. Et、euh, je fais ok, bon, très bien, je suis parti du rendez-vous. Et il m'a appelé、euh, quatre heures après, il m'a dit、euh, Bon, écoutez, on, on a vu avec un radiologue、euh, de l'hôpital,、euh, il faudrait que vous reveniez nous voir. Et donc, du coup,、euh, je suis retourné là, ils m'ont dit Ok, on va planifier une biopsie. Euh, biopsie euh, au mois d'octobre, et fin octobre,、euh, j'ai eu、euh, le coup près tombé.、Euh, Euh, carcinome épidermoïde de l'ethmoïde gauche. Ok, donc toujours avec des noms en plus très.、Euh, ouais. très barbares où tu comprends pas forcément, mais、euh, ce qui veut dire en d'autres termes un cancer, bah, cancer, des... Des sinus. cancer des sinus. En fait, on a quatre sinus, x o deux,、euh, à gauche et à droite.、Okay. Et、euh, l'ethmoïde, c'est un des sinus les plus profonds. En fait, le truc, c'est que mon cancer était hyper agressif et à la fin, ça faisait la taille d'une noix. qui était entre mes yeux et mon cerveau.、Euh, stade 4, parce que ça commençait à attaquer la peau. Le protocole, c'était faire de la chimiothérapie. En première intention. En première.、4. Pour faire dégonfler la tumeur. D'accord.、Euh, deuxième phase, opération. OK. Donc là, on vient m'enlever un cube du visage.、Euh, et en troisième lieu, de la c h i m i o t h é r a de、euh, la radiothérapie, pardon. 35 séances couplées à de la chimiothérapie pour、euh, Pour euh, optimiser euh, les effets de la, de la radiothérapie. Comment toi, tu l'as vécu quand on t'a dit on va faire une opération et donc on va enlever、euh, bah, la, la moitié du nez、euh, au milieu des sourcils Au début,、euh, je me souviens、euh, que j'étais vraiment.、Euh, le but, c'est de guérir, quoi. Et après, évidemment, très vite,、euh, t'as la question esthétique, mais. Mais c'est un crève-coeur, tu te dis que t a u r a s plus jamais le même visage.、Euh, tu pars dans l'inconnu. Et、euh, et je me souviens très bien,、euh, mon, le, le, le chirurgien, qui me disait reposez-vous bien, faites-vous plaisir, parce qu'il va falloir être fort. Ok. Tu vois, genre, et il me l'a dit d'une manière.、Euh, il t'a préparé. Il, quoi. il se doutait de tu vois, la montagne, l'Everest à gravir derrière, quoi. Et toi, tu l'avais compris à ce moment-là, ton. Tout... Non, en fait, a... c'est marrant parce qu'en échangeant avec des patients de Corasso,、euh, j'ai déjà, eu,、euh, ce... déjà entendu ça d'autres patients. C'est-à-dire,、euh, t'as une forme, entre guillemets, un peu de naïveté, genre,、euh, oui, je vais me faire opérer, tu vois. a l o r s basta.、Euh, non, en fait,、euh, genre, ta vie ne sera plus pareille. Euh... mais parce que, en fait, t'es tellement pris sur le premier sujet,、euh, genre, en fait, on parle de mort ou de vie, quoi. Donc là, t'es en mode,、euh, tu survis, quoi. En fait, à la base, l'opération, c'était,、euh, donc, découper une partie de, de mon nez, enfin, enlever vraiment un cube. Et,、euh, ils m'ont prélevé un morceau de l'avant-bras. Et,、euh, ils m'ont regreffé le lendemain, mon lambeau à nécroser. Donc, j'ai dû repasser sur, un... La table d'opération, et ils m'ont prélevé un morceau de la cuisse. Comment ça s'est passé après cette、euh, opération-là, justement、euh, euh, C'était C'était horrible. Franchement, c'était、euh, euh, C'était... C'était horrible ce truc.、Euh, franchement, je pensais être d'un naturel optimiste, vraiment.、Hein. Mais、euh, là, tu vois, c'est l'un des, des seuls moments dans ma vie où genre, j'ai perdu espoir. J'ai. J'ai. Je me suis dit, je suis mort à l'intérieur de moi, tu vois. C'est plus possible, en fait, s'il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire face à ça, tu vois. En fait,、euh, je me voyais vraiment, genre, mais dans un cauchemar, vraiment la sensation que, genre, il、euh, n'y a pas de possibilité. A, ne pas voir、euh, l'avenir, quoi. Euh, et puis、euh, esthétiquement, tu vois, genre,、euh, moi j'ai.、Euh, je, je voulais pas me voir. J'ai mis euh, genre.、Euh, Peut-être 15 jours avant de me voir dans le reflet. À l'hôpital Quand tu é s En fait, je me suis vu, la première fois que je me suis vu, c'est、euh, dans le reflet de la tablette. dans l'hôpital dans lequel j'étais. Et en fait, je faisais hyper gaffe, e、euh, n fonction de l'inclinaison. Et en fait,、euh, j'ai croisé mon regard et j'ai sursauté, tu vois. Mais à ce moment-là, on te dit que t'auras d'autres opérations de reconstruction. Oui, oui, oui. En fait, ça, c'était très clair dans ma tête. C'était en deux temps. Vraiment, on se concentre sur, euh, euh, euh, guérir, quoi. Enfin.、Ouais. Euh... Enlever la tumeur. Rémission, ouais, voilà, ouais, on se focus là-dessus.、Ouais. Et après, dans un second temps, une fois que ce sera stabilisé, ils m'ont dit de toute façon, c'est pas tout de suite, hein, mais genre un an ou un an et demi après,、euh, on commence la reconstruction. Et on te dit、euh, combien d'opérations tu auras En fait, dans l'idée, on me disait、euh, ouais, 3-4 opérations, mais、euh, ça n'a pas du tout pris.、Euh, La trajectoire voulue. En fait, la date de ma reconstruction a été euh, euh, décalée parce que ma greffe s'est réouverte. Donc, au, au début, on m'avait prélevé un petit bout de cou. Après, on s'est dit OK, bon, bah, on, va, on va pouvoir commencer la reconstruction faciale. Donc, prendre un morceau de front et qu'on retourne et, et qu'on met sur le nez. Et là, ça s'est réouvert. On m'avait mis également une partie de m e d port. C'est、euh, une matière. qu'on utilise dans la reconstruction qui, euh, reforme, euh, la partie d'os du nez. Et en fait, ça s'est réouvert. Et,、euh, et, du coup, comme ça s'était ouvert, la partie de mètre port avait été exposée. Donc, il y avait un risque infectieux. Donc, on a tout enlevé. Et,、euh, mon chirurgien s'est dit, OK, on va prélever un morceau de m u s c l e du dos. On va le remettre、euh, au niveau du front pour avoir de la matière. Et on va le vasculariser au niveau de la tempe droite. Et là, en fait, les chirurgiens étaient hyper contents d'eux, ça avait bien pris, etc. Donc、euh, je reste une dizaine de jours à l'hôpital et je ressors. Et en fait,、euh, quelques jours après, enfin vraiment genre 48 heures après, j'ai、euh, la tempe hyper gonflée et j'ai、euh, pas loin de 40 de fièvre. Et en fait, il、euh, y a ma, ma veine qui s'est ouverte. Et、euh, il y avait un risque d'infection, quoi, donc ça, c'est ça. Et ils m'ont tout enlevé. Et du coup, ils m'ont réopéré, ils m'ont repris une autre partie du front. Ce. ce, ce trou béant. qui apparaît, e n fait, moi, je l'ai eu,、euh, au tout début, c'était,、euh, quand je te disais mon cancer, il était au stade 4 parce qu'il attaquait la peau, il commençait à nécroser la peau. Et en, en faisant de la, de la, chimiothérapie, ça m'a fait vachement dégonfler la tumeur. Mais en fait, euh, genre, euh, moi, il y a un trou qui est apparu, quoi. C'est là que j'ai commencé à avoir un pansement pour cacher ce trou. Pansement que j'ai eu,、euh, en fait, je l'ai enlevé Il n'y a pas si longtemps.、Hein. Je l'ai enlevé il y a、euh, peut-être un mois, mon pansement. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit Ah ouais, mais c'est la première fois que je te vois sans pansement. Mais parce que tu vois, ça me servait de cache-misère. Donc toi, tu gardais ce pansement-là, mais quel regard tu t'apportais à toi Est-ce que les miroirs, tu les évitais Au tout début, oui. Ça a duré un certain temps,、euh, à partir de la, de la première opération en janvier 2020, jusqu'à.、Euh, J'ai quand même、euh, osé regarder le miroir à partir de mi-février. Tu vois, un truc comme ça. et...、Euh, après, mon visage, il a fait que changer il y a eu une nouvelle cicatrice. Et en fait, ce qui est, ce qui est un peu horrible, c'est que t as de nouvelles cicatrices avec la reconstruction. Mais, e、euh, n en fait, tu、euh, s genre, ça, je l'avais pas, ça, je l'avais pas, ça, je l'avais pas. Tu te dis, putain, mais en fait,、euh, mon front, il était nickel, et là,、euh, on tape dedans, on a une nouvelle cicatrice. Mais bon, c'est pour, c'est au profit de ton nez et de refaire un truc harmonieux, etc. Et les cicatrices, ça pèse avec le temps. Oui. Tu fais toujours des cures thermales pour,、euh, adoucir les cicatrices. J'en avais fait une un peu pour, pour tester.、Euh, donc une cure, c'est trois semaines. Moi, j'avais fait que deux semaines parce qu'il y avait un second confinement. Donc, la troisième semaine est passée à l'as. Mais oui, ça de r é e l ça de réelle s vertu sur s tes cicatrices. Sur,、euh, bah, tu vois, celle-ci, elle a été,、euh, Hydratée, et elle a une bonne couleur, tu vois, genre, elle, elle est bien harmonieuse, je trouve. Après, j'ai la chance de bien cicatriser, donc ça, c'est un, un plus.、Ouais. Et en effet, comme tu le disais tout à l'heure, le temps joue en ta faveur, l'ékiné aussi joue un grand rôle. C'est ce que j'ai dit. Et après, une, cicatri une cicatrice, ça évolue, hein, il faut la travailler, il faut la préserver du soleil. Moi, je me balade systématiquement avec une casquette, et je m'expose surtout pas. Euh, Celle-ci à l'avant-bras,、euh, je peux l'exposer parce que déjà, c'est moins gênant que sur le visage, mais aussi pendant euh, genre euh, un an et demi, deux ans, je l'ai vraiment vachement isolé du soleil. J'avais un petit manchon que je mettais, ou quand c'était pas un manchon, quand j'étais en t-shirt, c'était un, un, un pull ou une manche longue. Et après, t'as de nouvelles opérations qui ont pour but aussi de. Bah, Tu vois, mon chirurgien, il reprend les cicatrices existantes. Là, celle-ci, plus récemment, celle que j'ai entre les deux sourcils, au début, elle faisait une vague. Ma dernière opération, il l'a lissée de manière à faire un truc plus harmonieux, plus, moins visible, plus fin.、Euh, donc voilà. Est-ce que tu dirais que tu avais hâte, entre guillemets, que l'opération arrive Parce que du coup, tu、ouais. avances. Absolument. Ouais. Absolument. Tu, tu sentais que ça, tu allais de l'avant. Je l'ai toujours eu. Cette hâte de reprendre, de, de réavoir une opération, etc., je l'ai toujours eu. Et d'ailleurs, ça me fait penser,、euh, on n'a pas évoqué la partie、euh, radiothérapie. Oui. Qui, est, qui, pour moi, était、euh, bien plus dure. Que, que la chimiothérapie. Et donc j'ai eu 35 séances.、Ouais. J'étais tout brûlé.、Ah ouais. Je ne mangeais plus rien. J'ai perdu 20 kilos. J'ai vraiment un souvenir horrible déjà à ce masque qu'on te met, qui est abominable. Mais genre, en fait, on te moule un masque sur le visage. Et après, c'est pas le tout. C'est une grille donc en, en plastique. Qu'on fait chauffer et qu'on te colle de manière à ce que ça prenne exactement, ça épouse exactement le, s moindres formes de ton visage. Et après, il y a quelqu'un qui vient verrouiller une vis tous les, tous les trois centimètres pour que ce soit collé vraiment. Et genre, mais je, j a v a i s souvenir que j'étais tellement bloqué, collé, que je ne pouvais même plus déglutir. Et moi, j'ai fait une crise d'angoisse le, le, premier jour,、euh, Je leur ai dit, non, mais c'est, en fait, je, je, arrêtez, j'étais tout brûlé de l'intérieur, j'avais plus de salive, j'avais、euh, la bouche、euh, hyper sèche,、euh, et j'étais,、euh, même ça se voit sur ma peau, qui est, tu, tu sens qu'elle est moins hydratée,、euh, et alors en plus, c o u p l é à de la chimiothérapie,、euh, moi je me souviens de.、Euh, à mon retour d'un cycle de chimiothérapie. J'ai eu deux cycles de chimiothérapie pendant ces 35 séances de, de radiothérapie. Et genre, pendant 48 heures, j'ai dormi, quoi. Genre, vraiment. Je, ma femme venait de me réveiller pour savoir si j'allais bien, mais j'ai fait que dormir pendant 48 heures. Là, je n'ai plus d'odorat. J'ai perdu l'odorat le jour où、okay. on m'a, i s ça, on m'avait prévenu.、Okay. Bon, voilà, ça reste un deuil,、hein. Tu perds un, un, des cinq sens, c e s certes, c'est le moins utilisé, peut-être. Mais moi qui aimais bien cuisiner, etc., e t Et avec cette radiothérapie,、euh, j'ai perdu le goût.、Okay. Et je me souviens que c'était revenu,、euh, au mois de, ouais, fin mai, début juin. Et,、euh, et l'un des premiers trucs, je me souviens, que j'ai senti, c'est pourtant pas un, un plat de fou, c'est,、euh, tomate mozza.、Okay. Je me disais, oh, mais c'est incroyable et tout, <rire> je ressens le goût,、euh, tu sais, genre,、euh, miraculeux de retrouver, quoi. Est-ce que t'as perdu certaines fonctions du nez? Le nez, il sert à, à filtrer l'air aussi, e、euh, bah voilà, pour filtrer les certaines impuretés et tout. Est-ce que tu dois nettoyer régulièrement ton nez avec du s、ouais. é r u m fill? Exact. Ça, c'est, c'est、ouais. une routine que tu dois mettre en place. Oui, en fait, u n e alors, t'appelles ça une seringue de gavage chez le, chez le pharmacien et du sérum f i l l e Et aujourd'hui, c'est,、euh, le matin, à midi et le soir. J'en fais trois minimum. En revanche, moi, on ne m'a enlevé que, entre guillemets, la moitié de la, du nez. Donc, la partie qui filtre On n'a jamais parlé plus que ça, mais、euh, elle est conservée avec notamment les poils du nez que t as au bout des narines. Ça, du coup, ça fait partie de mon quotidien. J'ai appris à me fabriquer mon sérum p h i Ah oui Ouais. ouais、okay. bah, tu, tu fais un litre d'eau bouillante pour、euh, deux cuillères rasses de gros sel. Et,、euh, et ouais, parce que en fait, sinon,、euh, je fais une consommation telle que genre,、euh, moi, je prends un litre de sérum p h i tous les deux jours. quoi. Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport à la reconstruction、euh, et par rapport à face aux symptômes, justement, la campagne qu'on a eue avec、ouais. Corasso. Il y avait le témoignage de David, qui a eu, comme toi, eu un cancer des sinus. Et,、euh, et lui, il a une ablation totale de,、oui. du nez et il a une épithèse.、Oui. Qui, les épithèses,、euh, c'est、euh, une prothèse faciale pour.、Euh, Combler ou remplacer une partie du visage qui a été,、euh, été enlevée sur le processus. Est-ce que toi, c'est quelque chose、euh, qu'on t'avait proposé ou c'était pas possible face au cancer que tu avais Si, si, c'est un truc que j'ai eu. Alors, c'était pas possible、euh, tout de suite, immédiatement.、Euh, moi, j'ai eu、euh, des pansements pendant très longtemps. Donc, voilà, une fois que.、Euh, La peau qu'on t'a greffée, c'est intégré au reste de la peau du visage, a d i m i n u é a, a dégraisser naturellement, que ça a dégonflé, etc. Là, en effet, on... c'est un truc qu'on m'a proposé et、okay. qui est trop bien. C'est、ouais. magnifique, i l、cool. y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, mais tu m'aurais pas dit que t'avais une épithèse, je l'aurais pas deviné. Je savais pas. En effet, on... en... en fonction de la différente, des différentes étapes, Euh, genre, l'été ou l'hiver, t'as pas la même pigmentation,、mmh. euh, sur la peau. Donc,、euh, t'as une couleur qui est un peu plus mat ou un peu plus pâle. Et,、euh, donc, j'en ai déjà eu, je crois,、euh, trois. Au total. Et donc, moi, en fait, t as plusieurs possibilités. Tu peux avoir des opérations qui consistent à te mettre des aimants,、oui. de manière à ce que ton épithèse vienne c l a c se coller directement. Moi, c'était avec de la colle. En fait, la même colle qu'on utilise pour les perruques. Ça reste combien de temps、euh, Ça reste la journée. Alors, par contre, le, juste le problème, ça me fait penser à une anecdote. Le problème, c'est quand il pleut, en fait, c'est de la colle à l'eau. Donc, en fait, ça s'enlève. On avait prévu de, d'aller,、euh, d'aller au parc、euh, à Poitiers. Ah, le futuroscope. Ouais, voilà, merci, le futuroscope. Et donc, le matin, il pleuvait et tout, et、euh, je sentais que, Ma prothèse e t c'était un petit peu décollé et tout, mais, mais pas tant que ça, mais je me baladais tout le temps avec ma colle. Et, e n fait, on a fait une, une attraction là. Il fallait enlever les lunettes, donc j'enlève mes lunettes. Et du coup, ma prothèse tient moins bien, parce qu'avec les lunettes, c'est pratique. Et je me souviens que t'étais un peu brinque-ballé dans tous les sens avec cette opération. Avec cette, cette animation, pardon. Et je sens que ma prothèse se décroche. Et du coup, je vais dire aux personnes qui gèrent la file d'attente Je dis,、euh, ouais, j'ai perdu mon épithèse, ma prothèse. Je suis perdu un bout de nez.、Oui. Et du coup, je vois la personne descendre et,、euh, et me la ramener、euh, avec un mouchoir. Un <rire>、oh、truc improbable.、Ah, improbable. Voilà. Sur le coup, toi, tu l'as bien vécu quand même. Là, on en rigole. ce que、ouais. pense. Oui, oui, oui. Non, C'est vrai que j'ai eu un petit coup de flip au début. Je me disais, merde, j'espère que je ne l'ai pas perdu et tout. Mais C'est vrai que c'est une alternative qui est euh, juste euh, phénoménale. quoi. Et puis,、euh, c'est un travail d'orfèvre, c'est dingue. q u On i o les appelle les maçons du cœur, c'est、ouais. vrai. C'est、ouais, euh... vraiment fou. C'est des artistes,、oh. au final. p a r C'est que e c, est, c est vraiment, ils font ça au pinceau quand on les voit f a i r e m o i J'ai vu des vidéos d'épithésistes de,、oh. euh, créer euh, ces, bah, ces parties de visage manquantes.、Ouais. C'est bluffant. C'est fou. Non, c'est un travail de dingue. Par contre, du coup, donc, pour le nez,、euh, c'est temporaire. Oui. Tu peux pas la garder,、euh, éternellement, on va dire. Je sais pas si c'est un cas général, mais moi, dans mon cas de figure, ça n'était applicable qu'à certains moments, tu vois. Tu, tu peux pas le faire tout de suite après l'opération. Il faut attendre un certain temps. Et après, moi, lorsque j'ai commencé la reconstruction faciale, tu peux pas utiliser une épithèse. Parce que sinon, à chaque o p é r a t i o n il faudrait la remodifier. Et cette partie du visage est tellement amenée à bouger qu'en en fait,、euh, il faudrait limite que tu fasses、euh, une épithèse toutes les deux, trois semaines. Donc,、euh, c'est pas possible. Est-ce que、euh, tu peux toujours aller sous l'eau Est-ce qu'il y a des problématiques liées à ça Je sais que ben, ce que David disait dans son témoignage avec l'épithèse, du coup, il peut plus aller、euh, sous l'eau. Ouais. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est compliqué aussi En fait, les sinus, c'est des cavités naturelles. Donc, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque ta peau s'ouvre, en fait, ça laisse place à un trou qui donne、euh, sur une cavité. Donc, tu, tu peux pas mettre la tête sous l'eau pendant hyper longtemps, que ce soit、euh, suite à l'opération, suite、euh, à de la, la reconstruction. Et là, aujourd'hui, je peux.、Okay. Donc, c'est trop bien. Mais,、euh, tu vois, genre, je te disais, quand ils m'ont p r é le v é un morceau de peau et que j'avais、euh, l'os du front, fallait surtout pas mouiller ça. Donc,、euh, donc là, c'est pareil tu te douches a u p o m m e a u mais faut faire hyper gaffe que t e s pas un jet qui aille sur, sur le visage. Est-ce que tu appréhendes plus le regard des inconnus ou le regard des gens que t'as pas vu depuis dix、euh, ans et que tu retrouves、euh, Comme... Bah, en fait,、euh, bah là, pour avoir repris le boulot il y a deux semaines maintenant, c'est un truc pour lequel je, je me posais beaucoup de questions, comment est-ce qu'on va me regarder, etc., machin. Après, il y a certaines personnes qui étaient au courant et d'autres, je pense, qui ne l'étaient pas. Mais je trouve que j'ai été hyper agréablement surpris. Les gens n'ont pas trop bloqué sur moi. Et au taf, tu vois, j'ai pas ma casquette pour me cacher. Tu vois, dans la rue, j'ai ma casquette, donc ça couvre quand même vachement bien le front aussi. Mais,、euh, ouais, c'est vrai que moi, à chaque fois que je parle à une nouvelle personne ou quelqu'un qui ne connaît pas、euh, l a situation, je, j'essaye de décrypter un peu, euh, euh, la manière dont il me regarde, e、euh, u enfin, qu'est-ce qu'elle se dit, est-ce qu'elle focalise sur,、euh, sur mes cicatrices ou est-ce qu'elle me regarde dans les yeux, etc. Ça, C'est toujours présent à chaque、ah, fois.、Ouais, ouais, c'est toujours présent, mais c'est hyper récent en fait. Ouais, ouais, je n'assume toujours pas pleinement mon visage là aujourd'hui. J'ai peine à m e reconnaître、euh... alors, de profil. C est, c est... Enfin, je suis encore、euh, différent, tu vois. Est-ce que tu regardes、euh, des photos de toi avant Oui.、Ouais. Et alors, ça, je trouve que c'est un réel plus. C'est vraiment b o n pour le moral, ça, de, de faire une photo et de regarder. À un Moment, tu mets sur pause et tu te dis, ok, d'où je pars, tu vois. Genre, l'opération、euh, janvier 2020,、euh, j'ai eu la force d'accepter de, de me faire prendre en photo. Et en fait, quand je revois cette photo, je me dis, ah ouais, je pars de là, quoi. Mais aussi, c'est un effort mental de se dire.、Euh, Bah, l é c h i r u r g i e s il y a bien un moment où tu vas plafonner, en fait. Et tu pourras pas toujours faire mieux. Tu pourras pas faire disparaître, même si je sais qu'en bout, bout de parcours, tu peux peut-être faire un peu de, de laser pour estomper un peu les cicatrices et tout.、Mm -hmm. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu n'auras jamais le visage que tu avais avant, en fait. C'est、euh, un c r è v e c œ u r Mais tu vois, c'est, faut l'appréhender, faut l'absorber, faut l'accepter, quoi. C'est ça. C'est、euh, un travail le... mental, quoi. Moi, je me souviendrai toujours d'une phrase que mon orthophoniste, elle m'avait dit. Tu vivras plus longtemps dans ta vie avec cette nouvelle voix、mmh. qu'avec l'ancienne. Et ça, ça m'a marqué parce que je me dis, pendant 22 ans, j'ai eu cette voix. Une voix tout à fait normale, classique.、Et、je vais vivre plus longtemps après. Avec cette nouvelle voix, ça te change quand même psychologiquement.、Ouais. Ah, bah oui, oui, c'est clair. Et en fait, c'est là où on se disait,、euh, c'est difficile de se projeter. En fait,、euh, tu vois, moi, naïvement, je me disais, OK, allez, j'en ai pour six mois, un an. Après,、euh, je reprends ma vie classique. Tu vois, j'avais ça en tête. Et là, j'en suis à presque cinq ans, entre guillemets,、euh, sur la touche. t a s une frustration, t'es, genre, c'est ton corps qui te lâche, t'es, genre,、euh, t'es, plus là. Ou... Après, voilà, j'ai pu me concentrer sur ma vie de famille, je me suis marié, j'ai eu deux enfants magnifiques qui m'apportent énormément de joie, je suis tellement fier, tellement chanceux de les avoir. J'ai une femme magnifique, s u p e r b e j'aurais jamais la possibilité de passer autant de temps. que je n'en ai passé avec mes enfants. Donc,、euh, il faut savoir saisir les opportunités là où elles sont aussi.、Oui. Moi, on m'a dit, c'est le cancer des menuisiers.、Oui. Je ne suis pas menuisier, je travaille dans un bureau derrière un PC, donc rien à voir. Avec les poussières de bois. les Oui. Mais toxique, s ça fait partie des facteurs mais, de risque. Mais donc, o u i moi aussi, il y avait, il、euh, y avait la partie、euh, papillomavirus. Oui. Donc, c'était HPV positif, mais moi, mon chirurgien m'a dit que selon lui, il n'y avait aucun lien. Parce qu'en fait, généralement, quand tu as des cancers ORL、euh, dus au papillomavirus, c'est plutôt dans la sphère un peu plus basse. Pour autant,、euh, mon cancer est positif. Donc, en fait, c'est ça aussi, tu vois. Il faut accepter qu'il n'y ait pas, pas d'explication. C'est ça. Et tu n'en auras pas à vie. Tu ne sais pas pourquoi t as eu un cancer, à quoi c'est dû. Mais、euh, ouais. en fait, il faut accepter qu'il y ait des questions、euh, qui nous dépassent, tu vois. Et en fait,、euh, j'ai eu une période où, genre,、euh, j'avais une haine, tu vois. Genre,、ouais. Je me disais, mais, mais tu vois, j'avais envie de tout casser. Je、ouais. me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Genre,、euh, une vie、euh, où t'avais prévu une trajectoire et là, pam, t'as un truc qui tombe dessus, qui vient tout éclater,、ouais. tout casser, toute la trajectoire. Et, mais je le vois un peu comme,、euh, oui. Il y avait tout qui était tracé. Ça a été chamboulé, mais maintenant ça va se passer comme ça. Et ce s t pas forcément moins bien, au contraire.、Wow. Et, et je sais pas, moi je le vois un peu comme.、Euh... Ben voilà, c'était écrit. Et je suis très heureuse dans ma vie comme ça maintenant.、Ouais. C'est、euh, ça. Peut-être que ça a u r a i t pas été le cas avant. Enfin, moi j'aime bien voir du positif dans des choses qui peuvent être négatives.、Oh. Toujours en tirer、ouais. ouais. du positif, en fait. Des, des, Des expériences de la vie. Exactement, ouais, c'est ça. Et alors, oui,、euh... l'expérience du cancer, c'est une terrible épreuve.、Euh, et quand tu dois y faire face, c'était au bout、mmh. du gaufre, tu、mmh. le disais toi-même. Tu peux pas tirer du positif sur l'instant T, enfin,、euh... évidemment. Et puis, je... en fait, ça, même, t'es pas prêt à l'entendre. Non, non, non t'es pas t u peux pas le dire tout de suite à une personne qui, est,、euh, qui a appris récemment qu'elle avait un cancer, ou qui、fait. est en, en train de. Ouais. De suivre ouais, le protocole. Je le dis là et je te le dis aussi à toi, parce que j'ai pris du recul sur la、ouais. situation et puis aussi、euh, parce que l'étape des traitements est passée, qu'il y a la rémission, il y a peut-être bientôt la guérison. Bien sûr. Et c'est étape après étape en fait, c'est、ouais. les choses après les autres. J'irais même plus loin si tu essayes de sauter une étape, en fait, tu y reviendras forcément.、Ouais. Parce que tu peux pas aller plus vite que la musique.、Mm -hmm. Et je sais pas, toi,、euh, moi j'ai eu ça. C'était、euh, quand on m'a appris que j'avais un cancer. Je me souviens que, donc évidemment, t'es en boucle. Et la nuit, je me réveillais au milieu de la nuit et je me disais,、ah! j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais un cancer. Et direct après, je me disais, non, putain, c'est pas un rêve, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité.、Euh, alors, je l'ai. Les... pas Vécu de cette manière là, mais oui, effectivement, les la nuit, c'est un moment où tu peux pas contrôler en fait tes pensées. Et、euh, moi, j'ai eu avec la voix où je rêvais la nuit, enfin, je rêve d'ailleurs encore、euh, certaines fois de ma voix d'avant. Enfin, où... je sais pas si c'est ma voix d'avant, mais c'est d'une voix pas celle, celle qu'on entend aujourd'hui. Et、eh、bah, c'est marrant parce que moi, j'ai rêvé à plusieurs reprises que je sentais des odeurs. Ah ouais, b a、ouais. tu vois. Au début, c'est dur. Mais je sais pas comment tu l'as vécu la première fois que t'as senti des sonneries pendant t o n rêve. Tu tiens, en fait, c'est revenu et après, t'es rattrapé par la réalité, quoi. Là où, en fait,、euh, c'est en ça que c'est bien un cauchemar parce que ça reste un cauchemar. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, j'utilisais ce terme-là. C'est un cauchemar éveillé parce que tu te dis, ah, ouf, j'ai fait un cauchemar. Mais non, en fait, c'est ma vie qui est un cauchemar. Tu vois, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui. Peu de gens savent ce que ça veut dire, effectivement.、Oui. La résilience, en fait, c'est l'aptitude à passer un choc traumatique. C'est ça la définition du truc. C'est marrant parce que j'ai appris, moi, la définition de ce mot-là. Là, Là、euh, j'avais entendu ce terme-là dans des conversations, s a n s vraiment savoir le, le, la vraie définition Ouais, le sens、Et、profond du le terme. Le sens profond. Et, euh, et je l'ai appris avec,、euh, avec l'expérience du cancer, avec c o r a s s o aussi,、mmh. euh, de ces différents parcours、euh, qu'on qu peut voir. Et, et je trouve que dans nos cas de figure, ce terme-là est vachement approprié.、Ouais. Partout, on parle beaucoup de soft skills. Et en fait, c'est vrai, c'est les, les forces de caractère, l'aptitude à passer des chocs traumatiques, le, le, le fait de se concentrer vers le positif,、euh, réussir à se prendre du recul. C'est très dur, hein. Euh, euh, travailler sur soi, euh, euh, mettre sa vie en pause, se recentrer sur les bonnes choses, sur,、euh, les trucs réellement importants. Si la vie de demain s'arrête, qu'est-ce que je veux que ma vie ait donné comme fruit, en fait? Je me souviens de, d'avoir demandé,、euh, à mon chirurgien au ARL. Euh, S'il existait une association ou quoi, un truc、euh, pour parler.、Euh, et il m'a parlé de Corasso. Donc on est en 2020 à l'époque.、Ouais. Et je me souviens que du coup,、euh, après j'étais allé voir euh, sur, euh, sur Internet Corasso et je tombais sur、euh, la campagne Quoi ma gueule Et là, j'ai. En fait, ça m'a mis、euh, un coup. Parce que j'ai vu certaines personnes et j'ai vu leur stigmate et je me suis dit, attends, mais ça veut dire que dans genre quatre ans, j a u r a i、euh, encore la gueule cassée. Et en fait, c'est vrai que si là, aujourd'hui, on faisait une photographie et qu'on l'envoyait à moi de 2020, mais j'aurais encore plus peur, tu vois. Je me souviens d'avoir discuté avec Sabrina, et elle me disait c'est vrai que. Bah voilà, c'est fait, t'adresses pas forcément les mêmes personnes. Mais moi, en tant que personne qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, qu'on allait l'opérer, tu parlais de chirurgie mutilante, pardon. C'est exactement ça, tu vois. En fait, t'as déjà un tel poids en fait, sur les épaules que là, ça te remet un coup, tu vois. Et c'est vrai que cette campagne, elle est hyper impactante.、Euh, enfin, elle est, elle, est, elle est très parlante, quoi. Oui. On, on voit tout de suite, on comprend tout de suite, on, on sait. En fait, ça dépend aussi à quelle étape de ton parcours tu es. C'est ça, c'est ça. C'est que. Je prends mon exemple. Quand moi, le chirurgien, il m'a dit on va vous faire une l a r y n g e c t o m i e partielle, on, vous allez parler avec une voix très r o c k S'il m'avait fait écouter à ce moment-là la voix que j'aurais.、Mmh. Euh, j'aurais refusé complètement. Dans ma tête, en tout cas, j'aurais fait un blocage. J'aurais pas entamé le parcours de la même manière. C'est clair, c'est clair. Et en même temps, je pense que ça dépend de chacun. Parce que、euh, je prends l'exemple de Charlotte, qui、euh, du coup a eu la même opération que moi il y a quelques jours, et qui m'a entendu parler. J'avais peur justement qu'on se rencontre. Alors elle avait vu des vidéos de moi, donc elle avait déjà entendu ma voix. Et、euh, moi, j'avais peur que ça la bloque, en fait, qu'on se rencontre en vrai et que, que ça lui fasse peur ou je、ouais. sais pas. Tu vois. Et elle me disait que non, au contraire, ça la rassurait et que ça lui faisait du bien. Et parce que surtout, elle voyait qu'il y avait une vie après et que j'étais très heureuse dans ma、mmh. vie à, à l'heure actuelle, même avec cette voix-là.、Ouais. Et ça l'a motivée. Ça dépend de chacun. Moi, je sais qu'au tout début, c é t a i t pas forcément、euh, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Oh. Et je comprends tout à fait que toi ce, ce soit pareil en voyant des photos. Après, c'est une campagne un peu coup de poing.、Euh... Ouais. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu dans le rétro, je me dis, ouais, c'est délicat. Que tout tu... dépend de l'état dans lequel tu es en fait. Tu, tu te projettes forcément en fait. Et tu t'identifies aux personnes qui ont la même、ouais. pathologie que toi. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que peut-être qu'on a des pathologies qui sont. Enfin, on a les... des pathologies similaires. Mais, e n c o r e plus, je pense, avec la reconstruction. Chaque personne est unique et chaque personne a sa propre reconstruction. Ouais. ouais bien sûr. Puis après, t'as des seuils d'acceptance qui sont différents.、Ouais. Euh, je sais que, moi, ça y est, enfin, je, je, limite, j'ai un peu fait le deuil de, je, je sais que j'aurai jamais le niveau de satisfaction attendu. En fait, moi, dans mon esprit, je voulais reprendre le boulot avec ma reconstruction finalisée, tout terminé, que ce soit derrière moi. Mais en fait, te dire que ce sera derrière moi, ce sera jamais vraiment derrière toi, en fait. C'est ça, ce qui est compliqué aussi à, digérer, à absorber. Tu vis avec. C'est ça. Tu vis avec, Tu peux pas l'oublier parce que c'est là. Que ce soit avec les miroirs ou avec la communication à parler, ben en fait, tu es confronté au quotidien avec ça, tu peux pas l'esquiver、ouais. en fait. Ouais, ouais. Et je me souviens que, tu vois, quand j'avais demandé à mon chirurgien s'il existait des trucs,、euh, enfin des, des organisations, des a s s o s ou des trucs, Et,、euh, moi, je sais que ce qui m'aurait fait du bien, je pense, c'est discuter, t'es un peu les cercles de discussion que tu peux voir, notamment aux États-Unis,、euh, que t'as pas trop trop en France. Mais,、euh, tu vois, des cercles de patients qui viennent et qui discutent,、euh, comme on fait là, là. En fait,、euh, je trouve、ouais. ça trop cool, tu vois.、Ouais. Et, euh, la chaleur humaine, et tu, et tu parles des mêmes choses, et ça. et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Ouais, ouais, ouais. d o tu vois, je me disais,、hey, en fait, faudrait peut-être mettre ça en place aussi avec Corasso, genre s é r i e u On a commencé là avec、euh, en Bretagne.、Euh, avec oui, Caroline, qui ouais, Caroline, fait、euh, ouais, qui tous les mois. C'est Corasso Partageons. Ouais. Donc, sur Facebook, on a Corasso Échangeons, donc où on échange. Euh, sur un groupe privé, donc ça reste du digi digital, entre、ouais. guillemets. Moi, après, ouais, moi, c'est à titre perso, c'est vrai que ça me parle pas. Enfin, moi, il me faut du. Ouais. Mais et c'est pour ça, il y a de plus en plus de gens qui.、Euh, enfin, de, de membres de l'association qui ont besoin de ce contact, cette chaleur humaine, ce contact、ça. humain. Et,、euh, et du coup, on a voulu créer Corasso Partageons, où on partage dans la、ouais. vraie vie. Là, ouais, ça prend en, en Bretagne, c'est aussi le cas、euh, en Normandie avec Virginie. C'est des, des rencontres entre patients et aidants.、Ouais. Et、euh, parce qu'on a besoin de ce, de ce contact humain.、Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, en a s pour p a r t i c i p é à ce podcast.、Ouais. On a beaucoup discuté. Beaucoup ouais, a u、ouais, C'était riche. C'était très riche. Ça très fait du bien. Combat, ouais. Ouais. Ouais. Merci à toi. Et puis, bah, merci. À très bientôt. À bientôt.